Ce qui est mort, c'est que Michel a son nom, et celui-ci à moi très peu. Mais... Uh, yeah, yeah,